Chapitre 2 De faux prophètes sont apparus autrefois parmi le peuple. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses qui entraînent la destruction et rejetteront le maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une destruction soudaine. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause de leur façon d'agir, on critiquera le chemin de la vérité. Par désir de gagner de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront en vous présentant des histoires imaginées, mais depuis longtemps déjà, leur juge est prêt à agir et leur destructeur ne dort pas. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a jetés dans l'enfer où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jour du jugement. Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais il a fait venir la grande inondation sur ce monde d'hommes méchants. Il a sauvé seulement Noé, qui prêchait ce qui est juste, et sept autres personnes. Dieu a condamné les villes de Sodome et Gomorre et les a détruites par le feu, en donnant par là aux méchants un exemple de ce qui allait leur arriver. Il a délivré Lot, homme bon qui était affligé par la conduite immorale des hommes mauvais de son temps. Car cet homme bon, qui vivait au milieu d'eux, voyait et entendait jour après jour de telles choses qu'il était tourmenté dans son cœur honnête par leurs mauvaises actions. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et comment tenir en réserve les méchants pour les punir au jour du jugement. Et il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur nature humaine et méprisent l'autorité de Dieu. Les fous enseignants dont je vous ai parlé sont audacieux et arrogants. Ils n'ont pas de respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. Même les anges qui sont pourtant bien plus forts et puissants que ces faux enseignants ne portent pas d'accusations insultantes devant le Seigneur contre les êtres glorieux. Mais ces hommes agissent par instinct comme des animaux sauvages qui naissent pour être capturés et tués. Ils insultent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils périront de la même manière que les animaux sauvages. C'est par la souffrance qu'ils seront payés en retour des souffrances qu'ils auront causées. Ils trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs en plein jour. Leur présence est une honte et un scandale quand ils participent à vos repas et jouissent de leur tromperie. Ils ne pensent qu'à regarder des femmes peu sérieuses. Ils n'en ont jamais assez de péché. Ils prennent au piège les personnes faibles. Leur cœur est exercé au désir de gagner de l'argent. La malédiction de Dieu est sur eux. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés. Ils ont suivi le chemin pris par Balaam, fils de Bozor, qui aima l'argent qu'il devait gagner en agissant mal, mais qui reçut des reproches pour sa désobéissance. En effet, une ânesse muette se mit à parler avec une voix humaine et arrêta l'action insensée du prophète. Ces hommes sont comme des sources desséchées et comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans l'obscurité la plus profonde. Ils formulent des déclarations orgueilleuses et stupides. Ils se servent des désirs immoraux de la nature humaine pour prendre au piège ceux qui viennent à peine de s'échapper du milieu des hommes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes qui les entraînent à la destruction, car chacun est esclave de ce qu'il domine. En effet, si les hommes qui ont échappé aux mauvaises influences du monde parce qu'ils ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se laissent ensuite reprendre et vaincre par elle, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'au commencement. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du Saint Commandement qui leur avait été transmis. Ce qui leur est arrivé prouve la vérité du proverbe qui déclare, le chien retourne à ce qu'il a vomi et le cochon qui vient d'être lavé va de nouveau se rouler dans la boue.